Mohamed Nahem, palestinako larin eta jole profesionala, eskualerigian ginoen, barda, baigogin Eskualeriko Universitate errikoiak antolatu duen palestinan bizi izeneko bi egunetako beraz animazio eta ezagutza egun hoetan parte hartzen doelarik. Bi egunez, filma handanat, kontzertuak, bai eta ere, palestinako janaria eta ofizialen lanak ere ezagutzeko parada dugu. Mohamed Nahem bere eklarinetaikin eta musikari lagunekin kontzertu bat ere eskaini daukubar da, kontzertu unkigarria. Lau musikariek eskaini daukuten kontzertu horretan nahazten da musika orientala eta jaza, hoga aire bera onotik emana beste molde batean. ondoko kantua ondoko musikak istorio bat ondatzen du. Mohammmed Najemek hori idatzi zuen jammaalan bizi zelarik, baten laugaren estaian, hortik ikusten baitzuen itsas bazte. Jafa izeneko egia. Hor sortu zen bereitatsi, tique oui, mon grand-père est d'origine de Yaffa alors il a grandi dans le quartier qui s'appelle Almanchi et est en fait juste en face de la mer et 48 ils étaient forcés de quitter leur maison et il avait juste un seul frère ils ont immigré à gaza après ils ont resté là-bas quelques mois quelques temps après il a émigré encore une fois enfin il a bougé dans le nord au séjordanie à Nabluuse Onsperon, ko, un jour, il va returne a Gafat, ma, maloreosment, uh, il est mort, eh, son gale. Eta, sen da, aile horren burudatzean urbilden ahmenz bat beti urhuntzen ari dena. mugatok bali madida fisiko ki precho bali madida hoyen erian musikaren bitartez eskapatzen ahal dela eta horren bera erraduela ere errandauku on va où, euh, où on veut mm -hmm. dans cet endroit où on pouvait pas y aller on peut juste imaginer une image et là la musique va la traduire et va amener et amener aussi les, les, les gens qui qui écoutent D'accord, heureusement, je fais la musique et, euh, oui, heureusement, la musique me fait voyager et casser toutes les barrières. Et moi, je suis pour la liberté, la vraie liberté, d'avoir une dignité pour moi. Avoir ma dignité, ça m'a permis d'être libre euh, dans l'esprit. Et donc pour moi, encore fois, la libération, les libertés c'est très important. Et oui, voilà, c'est un message que je veux bien porter toujours. Ouais. Parce qu'en fait, aux prisonniers, il peut être en présence sans être jaugés et ça peut y aller jusqu'à je sais pas combien de temps. Donc c'est c'est pas c'est pas juste quoi. Et j'espère un jour la Palestine va avoir une place sur la carte mondiale. Et voilà, et j'espère que tout le monde va visiter la Palestine parce que c'est un endroit extraordinaire. Bien. On espère en tout cas pour vous et puis qu'on pourra venir aussi dans un pays libre. Merci beaucoup Merci. à vous. Merci. merci beaucoup